Donc, on commence aujourd'hui le cours numéro 15 dans l'explication du livre « Cachef avec le charge du Cheikh Abdul Aziz Ibn Abdillah Ibn Et on commence maintenant avec les questions tout de suite qui ont été posées au Cheikh à la fin du dernier cours. Et on va tout de suite commencer par la suite à expliquer le reste du livre, Inch'Allah. Donc... Uh, la première question euh بعض الناس يقول المعين لا kafar. لا يكفر الجواب هذا من الجهل اذا اتا بنكفر كفر quelqu'un a posé la question au cheikh à propos de euh, la, que certaines personnes ne font, disent que ne peut pas faire le takfir d'un individu en particulier et le a répondu à ce sujet-là en disant que ça c'est de l'ignorance si la personne commet quelque chose qui, Euh, et Kofr, qui fait sortir de l'islam, alors dans ce cas-là, euh, elle sera déclarée comme étant qu'à faire, même si c'est un individu. Et euh, bien entendu, ici, dans, euh, à ce sujet-là, il y a d'autres détails qu'il faut euh, comprendre, parce que c'est une question qui a été posée comme ça, et le cheikh il répond, mais euh, il y a d'autres endroits où le cheikh a élaboré beaucoup plus sur ce détail-là, et bien entendu qu'on peut faire le pour une personne spécifique pour une personne en particulier, mais bien entendu, il y a des règles, il y a des conditions à respecter, et euh, c'est pas n'importe qui qui peut le faire. Il faut que ce soit quelqu'un qui euh, possède de la science et qui connaisse les règles et les principes de, de l'Islam. Donc, euh, et de toute façon aussi, euh, à notre niveau, c'est pas sur ça qu'il faut se concentrer, euh, mais il faut se concentrer surtout sur le fait de comprendre notre religion, de connaître Qu'est-ce qui est kouf, qu'est-ce qui n'est pas kouf, qu'est-ce qui est cher, qu'est-ce qui n'est pas cher, pour justement se protéger, se préserver soi-même en premier, pour savoir et pour connaître notre religion, et bien entendu aussi pour avertir les autres. Mais en ce qui concerne le tekfir, c'est mieux de le laisser aux hommes de science, puisque c'est quelque chose qui est très dangereux. L'autre question qui a été posée ensuite au à Isakariha al-Shayif shaykh ولكن ما تحدث الجاب ذلك بأنه الكه ما أنزل الله فأحبط to, من كريها ما الله عمله Donc ils ont posé la question Cheikh, si quelqu'un déteste quelque chose de la religion mais qu'il ne le mentionne pas qu'il qu ne le dit pas. Donc le chef il répond en disant en mentionnant le verset 9 dans sourate Muhammad. sallallahu wa sallam, Donc il dit euh, le verset qui, qui mentionne cela est parce que ils ont détesté ce que Allah a révélé et Allah a donc euh, rendu leurs œuvres vaines. Donc quiconque déteste quelque chose euh, de, de ce que Allah a révélé dans la révélation dans la charia Alors, ces œuvres sont annulées, ces œuvres sont vaines. Si quelqu'un déteste, par exemple, la salade, ou déteste euh, l'interdiction de l'usine, ou déteste l'interdiction de l'alcool, donc c'est la même chose. Hein, ça, ça rentre dans euh, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est Même si la personne ne le dit pas, s'il le déteste dans son cœur, eh bien, elle rentre dans cette catégorie de ceux dont les œuvres sont annulées. Donc, euh, ça, c'est un point très important aussi. C'est que ce n'est pas nécessaire que la personne dise... Et ça, ça, ça fait partie de la catégorie de ce qu'on appelle « munafiqun catégorie de ceux qu'on appelle les hypocrites. C'est-à-dire qu'ils ne, ne montrent pas extérieurement leur haine de la charia ou de l'islam. Ils le gardent seulement dans leur cœur. hein, ils le disent seulement dans leur cœur. Donc, ceux-là, c'est des munafiqun, c'est des hypocrites. Hein Donc ce n'est pas nécessaire que, que quelqu'un quitte l'islam, qu'il le dise ouvertement. S'il le, le dit seulement dans son cœur, ou si il rejette seulement des aspects de l'islam dans son cœur, eh bien, il est considéré comme un cas à faire pour Allah. Et, et il rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle les hypocrites, qui montrent leur islam et qui cachent leur mécréance eh eh Allah subhanahu wa ta'ala il jazia al-shadhd al-nashifun ka il sawan dar al-lubba niveau de l'enfer fi dalik al-asfal min an donc euh, ils peuvent cacher leurs mécréances des êtres humains mais ils ne peuvent pas cacher leurs mécréances eh d'Allah subhanahu wa ta'ala eh le cheikh dit ensuite man kalaha halqa al-liha le jawab hada mahall nazar hadhihi shubha لأن بعض العلماء لا يراه واجبا، ولكن من رد شرع الله, في... فها... من رد شرع الله فيها كفار، لأن أقل الأحوال أنها سنة مؤكدة. Sheikh Elzi, celui qui déteste, celui qui déteste là-bas, حلق Probablement que la personne, qu'est-ce qu'elle veut dire C'est le fait de détester la barbe elle-même. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, qui fait sortir de l'islam Et le chef, il dit ça, il faut, il faut, euh, il faut réfléchir là-dessus. Parce qu'il euh, y a une choubha ici. Parce que certains, certains ulama, euh, ils disent que ce n'est pas obligatoire. Et, et donc, euh, si la personne rejette la révélation d'Allah à son sujet, hein, au sujet de la barbe, donc non, ça, ça c'est court. Mais le, parce que le plus bas niveau, le, le, le moins qu'on peut dire au sujet de la barbe, c'est que c'est une sunna mu'akkada. Mu Mais donc euh, on, on sait qu'il y a certains parmi les cheikhs parmi les ulama qui ont mentionné dans certains livres comme Pabdawi et d'autres qui mentionnent que la barbe, ce n'est pas obligatoire. Mais toutefois, les preuves dans le Coran et dans la Sunna sont claires au sujet que c'est sujet de la barbe, que c'est une obligation, hein, que ce n'est pas seulement quelque chose qui est recommandé. Donc le cheikh ici, il dit, ça dépend des cas. Si quelqu'un euh, il pense que ça ne fait pas partie de l'islam parce qu'il a entendu ça de la part d'un individu que les gens considèrent comme un savant ou quoi mais dans ce cas-là, euh, yani, c'est un cas, ça, ça dépend des cas. Donc le cheikh il répond. Ensuite, à propos d'une autre question, Min arkan yani, Donc il répond la même chose. On lui a posé la question. Si quelqu'un déteste quelque chose des piliers de l'islam, le cheikh il répond encore avec le verset 9 dans surah Muhammad ceci est parce qu'ils ont détesté ce que Allah a révélé alors Allah a annulé leurs œuvres. Donc, que ce soit quelque chose qui fait partie des piliers de l'islam ou bien quelque chose qui fait partie de la religion, de la charia, et que la personne le déteste hein, et bien euh, ça, ça rentre dans ce qui annule la foi de quelqu'un comme, comme il y en a par exemple parmi des, des, des gens qui a, se disent musulmans puis qui détestent par exemple certaines règles de la religion comme le hijab ou bien qui détestent certains aspects de la sunna ou bien qui détestent certains aspects de, des peines islamiques Vous par exemple euh, yani qui sont contre telle ou telle punition dans la dans d'Allah ou tel ou tel crime hein? donc ça c'est celui qui déteste ces choses là il doit, il doit plutôt essayer de comprendre la sagesse qu'il y a derrière ces règles, hein, et ne pas se laisser euh, hiberner ou euh, tromper par les pouvoirs qui essaient de montrer euh, aux gens que ces peines-là sont mauvaises, qu'il y a du mal dans, dans ces peines. Il faut plutôt qu'il essaie de voir et qu'il qu montre, en fait, qu'il essaie de comprendre pour lui-même et qu'il soit capable d'expliquer pour les autres aussi le bien qu'il y a dans ces peines-là et la sagesse qu'il y a derrière, Allah, le créateur des cieux et de la terre le, le plus sage des sages euh, a révélé ce genre de punition pour les criminels ou pour les gens qui ont commis ces peines et lorsque la personne va méditer sur ça elle va tout de suite comprendre euh, les grandes euh, les grandes euh, sagesses qui sont derrière et elle va comprendre qu'est-ce qui est bénéfique dans ces lois-là et qu'elles sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus et en complete complète que les lois et les peines inventées par les êtres humains ensuite le Cheikh il dit euh, on lui a une autre question Man kalimat alati ya alallah al-ijaz al al-ghayb kalimat kalimat ya الجواب ما صدقت على الله هذا أمر سهل وهذه العادة عند بعض العامين معناه الشيء الذي ما يتيسر إلا إذا تعبت عليه أي أني ما صدقت أني أحصل هذا الشيء أما أن فلان يعلم الغيب هذا من قال إن أحدا يعلم الغيب فهو كافر مرتد بإجمع المسلمين Kud laa illa Ma na la personne pose une question au sheikh, en lui demandant, Euh, en lui demandant. Non, la personne pose la question au chef en lui demandant au sujet de certaines paroles que certaines personnes prononcent ou certaines expressions. Euh, bien, je n'ai pas, je n'ai pas cru. يعني ما صدقت على comment on pourrait traduire cette parole يعني cette parole que les gens les disent ça serait un peu difficile à traduire littéralement mais bon je vais l'expliquer par la suite dans la réponse le dit ou, ou bien une parole que les vieux disent, le, le paresseux, connaît l'invisible, on connaît l'inconnu. Est-ce euh, que ces paroles-là sont correctes? Est-ce que c'est correct pour quelqu'un de dire ce genre de paroles? Et le Cheikh il répond, euh, en ce qui concerne la première parole, euh, il dit, ça c'est quelque chose qui est, qui est, qui est simple, euh, c'est une habitude que certains euh, les gens du commun ont l'habitude de dire ça, et qu'est-ce que cette parole signifie en réalité, c'est euh, le Cheikh il explique, qu'il dit que C'est lorsque quelque chose euh, n'a pas été n'a pas été possible, c'est-à-dire lorsque quelque chose on n'a pas pu le faire facilement et qu'on l'a fait avec beaucoup de difficultés et qu'on qu s'est fatigué beaucoup pour, pour le faire. Euh, lorsque cette chose-là se produit ou lorsqu'on arrive à le faire, Yani, euh, c'est comme si tu ne crois pas que tu es arrivé à, à le faire. Donc les gens quand Ils font quelque chose qui dans, cette, dans ce genre de, de, de catégorie de, de choses, ils disent massadqatu Allah, comme si on n'arrivait pas à y croire. C'est dans ce, ce sens-là. Et euh, en ce qui concerne l'autre parole qui dit que le paresseux Il connaît le réb, euh, ce genre de, de parole-là, le chef, il dit que ça c'est court, parce que personne connaît le réb excepté Allah. Et si quelqu'un dit à propos d'une autre personne, autre que Allah, qu'il connaît le réb. Alors c'est un kafir et c'est un apostat selon le consensus des musulmans. Allah dit dans le verset 65 de la an Naml, dit personne ne connaît, personne dans les cieux et sur la terre ne connaît le reib, ne connaît l'invisible, excepté Allah. Euh, donc personne ne connaît l'invisible excepté Allah et même les messagers ne connaissent pas le Reyb. Ils, ils savent uniquement du Reyb ce que Allah leur a enseigné comme dans le verset 50 sur Sura Talanam, dit, je ne vous dis pas, dit au Mohammed, au Jean, je ne vous dis pas que j'ai les trésors d'Allah, que je détiens les trésors d'Allah, et je ne vous dis pas que je connais l'invisible, et je ne dis pas également que je suis un ange. Hein? Donc ça, c'est, il euh, y des versets qui prouvent que personne ne peut connaître le rei, même les messagers ne connaissent pas le rei. أنا كسيف كيتبوزي وشيخ الجهمية هل هم مرجعه كل وجه من كل وجه أم لا لشيخ القوانزية الجهمية يرون أن العبد مجبور على أفعاله يسمونه مجبرا يرون الع يرون العبد مجبور على مخت... على ما يرون العبد مجبور ما له اختيار ما عندهم نف ma intahum nafya wa sifat ma intahum nafya wa sifat kufran akbar donc uh, ils ont posé la question -ce que ce murji'a tous, tous les points de vue ou non et le chéch, il répond euh, il dit il, il considère que humain est et forcé de faire ce On les appelle mujbira parce qu'ils pensent que l'être humain il est contraint de faire euh, ce qu'il fait. On les appelle ou bien djavrir. Et euh, il considère que le serviteur est forcé de, de faire. Qu'est ce qu'il fait? Il n'a pas de choix. Il n'a pas de liberté de choix et également ils ils nient les noms et les attributs d'Allah rahouzi billah le cheikh al-zi les jahmiya sont des kufa et leur mécréance est une mécréance majeure ensuite la personne répète la question al-murji'a euh, fi est-ce qu'il ressemble au murji'a dans quelque chose et le sheikh, il répond il dit, a jelzamu ala kawlihim anna allaha zaliman le shaykh, il répond, il dit, peut-être qu'on peut dire d'un certain point de vue qu'ils font, euh, ils sont des mouchabihoun c'est-à-dire, ils font du tachbih, ils font des ressemblances entre Allah et, son, et, sa, et sa création parce qu'ils disent que l'être humain est forcé et qu'il ne sera pas jugé donc puisqu'il n'a pas le, il n'a pas de choix donc ne sera pas jugé et ça, ça implique Qu'ils prétendent que Allah lui fait une injustice. Ça implique qu'ils disent que est injuste envers lui. Donc ça c'est d'une certaine façon une forme de teshbih, une forme de ressemblance entre Allah et sa créature puisqu'ils attribuent à Allah l'injustice. Et ensuite, la personne repose la question. Donc euh, la personne pose la question, est-ce qu'il est que ressemble au Mourdiyah en disant que euh, la foi c'est seulement le fait de croire avec le cœur euh, ou de reconnaître que, que quelque chose est vrai par le cœur, seulement, donc ça c'est la parole d'une catégorie des Mourdiyah, et le chef il répond, il dit, pour eux la foi c'est la connaissance. Euh, les djarmiya, la foi, c'est seulement la connaissance. Donc euh, en fait c'est ça. Peut-être que le cheikh dans les premiers dans les premiers exemples, dans les premières questions euh, au sujet des Mourgians, il l'avait pas entendu comme il faut peut-être. C'est pour ça qu'il parlait des, des, de de la question de l'gébria, c'est-à-dire la question qui est liée au qadar. C'est à la fin seulement qu'il a mentionné que la foi pour eux c'est al alifa. Peut-être qu'il n'avait pas bien entendu au, au, au, au tout début. Alam. Euh, ensuite, donc, maintenant, on commence maintenant tout de suite le texte de Kafach Shubuhat là où on était arrivé euh, la dernière fois, et donc euh, on va euh, on va lire donc le texte et on va lire le Sharh juste après. لشيخ محمد بن عبد الوهاب بكشف الشبهات وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال أقتله بعدما أقتلته بعدما قال بعدما قال لا إلها إلا الله وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إلها إلا الله وأحاديث أخرى في هذا في الكف عن من قالها ومراد هؤلاء الجهل أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل فيقال لهؤلاء المشركين الجهال معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله عنا محمدا رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام وكذلك الذين حرقهم علي ابن أبي طالب بالنار هؤلاء الجهلة يقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله أن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروق فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه Non, donc on va commencer par traduire cette, euh, cette partie. C'est la Shubha numéro 10 dans le livre. Et euh, c'est pour expliquer donc, comment ils utilisent cette Shubha pour essayer de faire croire aux gens que du moment que quelqu'un dit « La ilaha illallah euh, », il ne peut plus être déclaré kafir et il ne peut plus être exécuté. Et ils essaient d'utiliser certains hadiths pour essayer de prouver ça. Parmi les exemples, donc le Cheikh, il mentionne, il dit que les Mouchriqûn ont une autre choubha. C'est qu'ils disent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a, euh, a condamné l'acte de Oussama ibn Zayd, euh, lorsqu'il a tué la personne qui a dit « La ilaha illallah ». Il a dit que « Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah ». Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, après qu'il l'ait tué, euh, après avoir entendu qu'il l'avait tué, après qu'il ait prononcé le shahada, il lui a dit, est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit, la ilaha illallah hein? donc il, il, a, il a condamné cette, cette action-là il l'a réprimandé d'avoir fait ça et puis euh, il, il lui a dit euh, il a dit également il mentionne également le hadith du prophète sallallahu alayhi wa dans lequel il dit, j'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah donc ils essaient d'utiliser ce genre de hadith pour essayer de prouver que Une fois que la personne l'a prononcé, cette parole, ça y est, on peut plus le, il ne peut plus être tué ou combattu euh, de façon absolue. Et le Cheikh, il répond, il dit que ce que ces ignorants-là euh, disent, c'est que la personne qui le dit ne peut pas être déclarée kafir, et il ne peut pas être exécuté ou, ou combattu, même s'il si fait ce qu'il fait, peu importe ce qu'il fait en fait. Hein? Et euh, le Cheikh, il répond, il dit ensuite... Donc on dit à ce genre de mushrikin, ce genre de musulmikine ignorant, que on sait très bien que le Messager d'Allah (sallallahu alaihi wasallam) a combattu les Juifs et il les a même, il a même pris les, euh, les non combattants en esclavage par la suite, ceux qui ont été pris comme prisonniers par la suite, il les a pris hein, en esclavage euh, et ils disait là Ilah Allah. Ce sont des gens qui disent là les Juifs. Il a dit, et de même que euh, les compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, les Sahaba après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont combattu Banu Hanifa. Et Banu Hanifa, ce sont des gens qui disent la ilaha Allah et ils disent Muhammad Rasulullah. Et ils font la salat, et ils se disent musulmans. Ils pensent qu'ils sont musulmans. Sauf qu'ils croient en Mousaylama, le keddab, faux prophète. Musaylama". Donc, il y a malgré tout, donc, Le fait de, de croire en un autre prophète après le prophète c'est profond. Même s'ils disent la ilaha Allah, qu'ils font la salat, qu'ils donnent la zakat, qu'ils pratiquent des piliers de l'islam, du moment qu'ils ont annulé leur sherhad en croyant en un, un, un, un faux prophète, eh bien ça, ça fait en sorte que ils, même s'ils disent la ilaha Allah, ça n'a pas de valeur, hein, ça, ne à, ça ne sert à rien. De même que ce que Ali, on anhu, a brûlé, a fait brûler par le feu. C'est-à-dire parmi ceux qui, euh, parmi ceux qui disaient que Ali est Allah, les a punis en les faisant brûler par le feu. Donc le chef, il dit ces ignorants-là, ils sont d'accord. C'est les mushriquons, ceux qui, qui adorent les tombes et les morts. Ils sont d'accord pour dire que celui qui euh, euh, nie la résurrection, il devient mécréen et il doit être exécuté selon l'islam, même s'il dit là ilaha Illa Et ils sont d'accord également dire que quiconque renie quelque chose des piliers de l'islam il devient kafir et il doit être exécuté même s'il dit la ilaha illallah hein? ils sont d'accord avec ça donc le cheikh il leur pose la question et ça c'est une question vraiment euh, qui euh, détruit complètement leur, euh, leur euh, logique hein? détruit complètement leur euh, raisonnement le cheikh leur pose la question suivante Comment pouvez-vous dire que de, le fait de dire la ilaha illallah, euh, ça ne sert à rien à la personne qui nie ces aspects-là qui sont parmi les aspects de, des branches de, de la sharia, qui ne sont pas des changements Vous dites, quand il nie ça, ça sert à rien de dire la ilaha illallah pour eux parce qu'il quitte l'islam, comme par exemple celui qui nie euh, la résurrection, ou bien qu'il nie, euh, par exemple, un pilier de l'islam, comme la salat ou la nakat ou quelque chose comme ça Vous dites que celui qui fait ça, son chada il ne sert à rien. Alors, comment pouvez-vous dire, dans ce cas-là, que si la personne renie le tawhid, qui est la base de l'islam, la base de la religion des messagers, et la tête de la religion, que si il nie le tawhid, ça peut quand même, la ilaha peut quand même lui profiter. Ça, c'est une contradiction. Comment ça se fait que quand il nie une branche, vous dites que ça lui profite plus de dire « La ilaha illallah », mais quand il y la base de la religion, le « Turbjit », qu'il invoque des prophètes, des morts, des saints, des tombes, et qu'il dit « La ilaha illallah », vous dites « Oui, ça lui profite quand même ». ça C'est une contradiction. Et donc le shaykh, il dit à l'aïk, « Aïda Allah, ma fahimu ma'ana l'achadith ». Alors, en l'achadith Oussama, فإنه قتل رجلاً ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه مدعى الإسلام قتل رجلاً ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه مدعى الإسلام إلا خوفاً على دمه وماله والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبيّنوا أي فتثبتوا فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله تعالى فتبينوا ولو كان ولو كان لا يقتل إذا قالها Donc le cheikh explique il dit mais les ennemis d'Allah ne takfi lak la, la signification des hadiths qu'ils ont mentionné En ce qui concerne la hadith de Usama, Usama ibn Zayd, eh, a tué cet homme qui avait dit la ilaha il l'a tué euh, parce qu'il croyait que cette personne avait uniquement euh, prétendu l'islam parce qu'il avait parce qu'il avait peur pour sa vie, et pour, ses, pour son sang et pour ses biens. C'est-à-dire que Oussama, il a dit, il a dit il a seulement dit « La ilaha illallah » parce qu'il avait peur d'être exécuté, d'être tué dans, dans, la, dans le combat. Et donc, il a dit « La ilaha illallah » pour se protéger. Donc, c'est pour ça que Osama s'est permis de, de le tuer, parce qu'il croyait que cette personne-là n'avait pas dit « La ilaha illallah » pour de vrai. Sauf que le chef, il dit que euh, lorsqu'une personne montre l'islam, montre un signe apparent qu'il accepte l'islam en disant la ilaha illallah ou en disant aslamna, hein, on accepte l'islam ou en disant assalamu un différents euh, signes comme ça qui montrent, hein, même durant la bataille, hein, montre il montre qu'il accepte l'islam, à ce moment-là, tu n'a plus le droit de, lui, de le toucher partir du moment qu'il dit la ilaha illallah, ou qu'il dit euh, quelque chose qui montre qu'il accepte l'islam tu n'as plus le droit de, de lui toucher même pas un cheveu hein et tu dois t'abstenir de lui faire quoi que ce soit jusqu'à ce qu'il jusqu'à ce que tu euh, jusqu'à ce que tu vois par la suite donc euh, il devient clair par la suite que la personne fait quelque chose qui vient en contradiction avec la ilaha illallah, hein Et c'est pour ça que Allah a révélé le verset 94 dans Surah Nisa dans lequel Allah a dit, ô oh vous qui avez cru, lorsque vous partez dans le sentier d'Allah pour le combat, alors vérifiez, faites cherchez la clarification, cherchez la vérification, faites le Ça veut dire vérifier lorsque quelqu'un vous dit, salam, vous, vous dit, qu'il est sur l'islam ou des choses comme ça, eh bien, il faut hein, vous abstenir de, de le tuer ou de le frapper. Et il faut euh, vérifier que la personne a accepté l'islam. Si, par la suite, tu vérifies que la personne est sur l'islam et que tu constates que la personne a con contredit l'islam, contredit les fondements de l'islam, en ce cas-là, il sera exécuté par la suite. Hein? parce tashka Allah subhanahu wa ta'ala iladhi fatabayyana hein <muchasí> si, euh, que la personne avait dit <muchasí> Allah qu'on devait le laisser de façon absolue euh, donc aurait, Allah nous a dit dans ce cas-là si, euh, si la personne ne peut pas du tout être euh, exécutée par la suite Allah n'aurait pas dit vérifier. Et donc, le fait qu'il y ait la mention de vérifier, c'est pour montrer que la personne peut être exécutée par la suite, lorsqu'on a vérifié que la personne est sur le tawhid ou non. Le sheikh, il dit, « إلى أن يتبيّن منه ما يناقض ذلك. أين؟ والدليل على هذا أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. هو الذي قال في في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد مع كونهم من أكثر الناس عبادة متهليلا وتسبيحا حتى أن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم وهم تعلم العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا الدعاء الإسلام لما ظهر منهم من مخالفة الشريعة وكذلك إذن Euh, le sheikh, il dit ensuite, en ce qui concerne l'autre hadith et les hadiths dans ce sens-là, la signification de, ce, de ces hadiths-là, c'est ce qu'on a mentionné, que la personne qui montre euh, le tawhid et l'islam, il est obligatoire pour nous de s'abstenir de lui jusqu'à ce qu'on ait vérifié que euh, la personne ait commis quelque chose qui vient en opposition avec le tawhid et l'islam. A, on, a, on vérifie par la suite et qu'on constate que la personne elle, a, euh, contre, elle contredit l'autorité de l'islam dans ce cas là, hein, eh bien, là euh, dans ce cas là on peut, on peut le combattre mais si la personne elle, elle montre l'islam et qu'elle qu continue à, à, le, à rester sur l'islam par la suite et eh bien ça c'est la preuve que euh, on n'a plus le droit de de porter atteinte à cette personne Le donc la preuve de ça c'est que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa lorsqu'il a dit est-ce que tu l'as appris qu'il a dit la ilaha illallah lorsqu'il a posé la question à Zaid euh, et qu'il a dit j'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah jusqu'à ce qu'ils disent que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah ni euh, C'est quest ce que le prophète, le professeur a dit, pour vous dire, « Khawarij, là, peu importe où vous les trouvez, hein, tu es laid. Peu importe où vous les trouvez, les khawarij, tu es laid. Et si je les aurais rencontrés, je les aurais exterminés, comme le peuple de Haad. » euh, Et ça, c'est que, malgré que les khawarij sont des gens qui sont, parmi les gens qui font, qui font le plus d'adoration, qui, qui disent le plus... La ilaha illallah et qui disent le plus, subhanallah et différentes formes de glorification d'Allah. Même que les Sahaba méprisaient leur propre prière par rapport à la prière des Khawal. Quand ils voyaient les Khawal faire la prière, faire la salade, ils se méprisaient eux-mêmes tellement que les Khawal étaient extrémistes dans la prière. Là, ces gens-là, ils priaient euh, énormément. Et pourtant, ils ont appris des, ils ont appris la science des Sahaba mais la ilaha illallah ne leur a pas servi malgré la quantité d'adoration qu'il faisait et malgré qu'il prétendait être sur l'islam à cause de ce qu'ils ont montré comme opposition à la charia. le shaykh il dit et que ça nous a dit et que ça nous a dit et que ça nous a dit que les لما أخضره رجل أنه منعوا الزكاة حتى أنزر الله تعالى يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وكان الرجل كاذبا عليهم وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه Donc le cheikh il dit également ce qu'on a mentionné au sujet du combat contre les juifs, du combat contre euh, du combat des sahaba contre Bani Hanifa, attribue de on le le faux prophète et euh, le cheikh dit et de même que le prophète a même voulu combattre Bani Mustalaq lorsque euh, quelqu'un l'a informé qu'ils ont refusé de payer la zakat jusqu'à ce qu'Allah s.w. révèle le verset 6 dans le al-Hujurat dans lequel Allah s.w. dit oh, « Ô vous qui avez cru, lorsqu'un pervers vous vient avec une information, alors vérifiez-la pour ne pas que vous faisiez du tort à un peuple par ignorance et que vous soyez par la suite pris de remords pour ce que vous avez fait. » Donc, la personne qui avait informé le prophète s.w. Au sujet de Bani Moustala, c'était un menteur. Et donc, il avait dit euh, qu'ils avaient refusé de payer la zakat, alors que ce n'était pas vrai. Et donc, euh, mais quand même, ça nous montre une chose. Ça nous montre que le prophète a voulu les combattre lorsqu'il a appris l'information. Et donc, ça, c'est une, une, une preuve hein, pour ceux qui viennent par la suite parmi les musulmans qui refusent de payer la zakat et c'est pour ça que Abu Bakr anhu, par la suite euh, après la mort du prophète il a combattu ceux qui ont refusé de payer la zakat hein? Euh, et malgré que ce soit des gens qui disaient la ilaha illallah hein? tout ça c'est des preuves contre ce que ces gens là prétendent qui essaient de faire croire aux gens que euh, ça suffit de dire la ilaha illallah et de le prononcer même si par la suite tu fais du shirk c'est pas grave c'est de l'ignorance de la part de ces gens-là euh ensuite il dit donc tout ce qu'on a mentionné ça prouve que, euh, que ce que le prophète a voulu dire euh, ça clarifie qu'est-ce que le prophète a voulu dire dans ces hadiths que ces gens-là ont mentionné comme argument pour essayer de justifier leur position. <coughs> Maintenant, on va lire les paroles de Cheikh Aziz Ibn Baz au sujet de euh, ces, ces exemples-là qu'on a lu pour essayer d'avoir un peu plus de compréhension euh, sur ces, ces, ces, ces différents points. Donc, euh, le Cheikh Ibn Baz, il dit « Alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu amma bad. فهذه المسألة مسألة مهمة عظيمة أوضحها المؤلف رحمه الله وهي تعلق المشركين بالأحاديث المطلقة العامة في الأمر بالكف عن من قال لا إله إلا الله وظن أن من قالها لا يكفر ولو فعل ما فعل وبعدهم ظن أنه يكفر بأشياء دون الشرك لجهلهم بقوله صلى الله عليه وسلم لأصامة قتلت بعدما بعد ما قال لا إله إلا الله وقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها دليل على ما درج عليه المؤلف والصحابة وغيرهم كقتال المعتدين والمعنى أن ذاك ومعنى من ذاك أن من أظهر التوحيد والإسلام كف عنه hatta yu'lam minhu ma yukhalifu zalik il commence en disant que alors j'appartiens à Allah tout entière et puis il salue sur le prophète Mohammed sallam et sur sa famille et ses compagnons et toute personne qui a suivi sa guidance ensuite cette une grande question une question très importante que l'auteur à euh, expliquer et clarifier Et c'est en fait les hadiths qui sont générales, hein, et, les hadiths qui sont générales et sur lesquels les moucherikoum, les adorateurs des tombeaux et des saints, s'accrochent aujourd'hui, euh, pour essayer de faire croire aux gens que du moment qu'une personne a dit « La ilaha illallah », eh bien, euh, elle ne peut plus Euh, yani, faire de kouf et elle ne peut plus sorti, rejeter l'islam sortir de l'islam peu importe ce qu'elle dit peu importe ce qu'elle fait comme si le fait d'avoir dil la il a et eh bien c'est comme une sorte d'immunité euh, que la personne peut faire quest ce qu'elle veut et dire ce qu'elle veut par la suite même si c'est en opposition avec les fondements du tawhid pour eux c'est pas grave même si elle adore les morts, les saints, les tombes qu'il fait le shirk, ça dérange pas. Donc ça, c'est une fausse compréhension. Et le chef il dit, certains ont pensé une personne peut relier la foi et sortir de l'islam pour des choses qui sont moindres que le shirk, à cause de leur ignorance. Comme euh, Et, et il pense que pour le shirk, si la personne commet le shirk, eh bien, elle ne peut pas sortir. Mais si elle rejette des choses qui sont moindres que le shirk, ou elle fait des choses qui sont moindres que le shirk dans la religion là ils quittent l'islam comme l'exemple qu'on a mentionné tout à l'heure du fait qu'ils vont dire si quelqu'un euh, renie un des piliers de l'islam ou que la ilaha illallah là il peut sortir de l'islam mais s'il si si contredit la ilaha illallah là il ne sort pas de l'islam ça c'est de l'ignorance et le cheikh il dit la raison pourquoi ils ont eu cette idée là ou ils pensent de cette façon c'est parce qu'ils ont euh, mal compris les hadiths qu'ils ont mentionné. Comme le hadith dans lequel le prophète a dit à Usama ibn Zayd, est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit « La ilaha illallah » Ou bien le hadith qui dit « J'ai été ordonné de combattre les gens ou les hommes » jusqu'à ce qu'ils disent « La ilaha illallah ». Une fois qu'ils l'ont dit, ils seront protégés contre moi dans leur sein et leur bien, excepté pour un de ses droits. Donc, euh, il se base sur ce genre de hadith. Mais ils n'ont pas compris ce hadith-là de la manière dont les sahabas l'ont compris, ni de même qu'ils euh, n'ont pas compris le hadith de la même manière que euh, l'auteur aussi, le chef Mohamed l'a expliqué, malheureusement, euh, et d'autres également, qui, par exemple, on voit que les sahabas, ils ont combattu les apostats et d'autres, parmi les gens qui ont euh, fait des oppositions à la charia. ils ont même combattu des juifs et d'autres donc c'est la preuve que ils ont mal compris les, les moushlikoun aujourd'hui qui adorent les tombes ils ont mal compris ces hadiths et le chef il dit que la signification de, de, de, de, de ça pour, non, la signification de ces hadiths là vient de l'air celui qui qui, qui qui mentionne que les hadiths qui mentionnent que une fois que la personne a dit la il a il a on n'a plus le droit de De, de le tuer ou bien qu'il euh, est protégé dans ses biens et dans son sang. Le Cher explique que ça, ça veut dire que la personne qui montre son appartenance à l'islam, son, son acceptation du d'utarchisme, on doit s'abstenir de de lui porter à tête ou de lui toucher jusqu'à ce qu'on sache que euh, yani, la personne n'a pas contredit rien qui a rapport avec ça. Du moment que la personne contredit, alors... Euh, par la suite, elle, c'est comme si elle sort de l'islam. Même si au début, elle a, elle a dit, la ilaha illallah, nous, on doit prendre le temps pour l'observer, pour voir la personne, est-ce qu'elle a vraiment euh, cru en l'islam et le torchid. Donc, on n'a pas le droit de, de la toucher par la suite. Mais si on voit par la suite que la personne est encore dans le shirk, et qu'elle pratique le shirk ou dit qu'il couvre, et là c'est autre chose son verdict change pour la suite et donc c'est pour ça que euh, le chèque dit celui que Oussama euh, Ibn Zayed, anhu, euh, a tué en croyant qu'il avait prononcé pour se protéger bien par, par la peur de, de son arme ou de son épée et puis qu'il a tué par la suite le prophète salam, euh, lui a dit que Yani, il, a, il, il, il a considéré que ce qu'il avait fait, c'était une erreur. Et puis il lui a expliqué que quest ce qui est obligatoire, c'est de s'abstenir de coucher à la personne qui dit la ilahaïlallah jusqu'à ce qu'on euh, observe la personne et qu'on analyse sa situation. Et, donc le il dit, لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب وقالوا أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون وقال جل وعلا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون فالذين يجحدون لا إله إلا الله إذا إذا قالوها يكف عنهم يكف عنهم حتى ينظر في أمرهم فإن استقاموا ووحدوا الله وأخلصوا له العبادة والتزموا الشرع وعلم عنهم الإسلام تم الكف عنهم أما إن قالها وهو لا يؤمن بمعناها ولا يعتقد معناها يقول لا إله إلا الله وهو يعبد غير الله كما تفعل المنافقين وكما فعل أصحاب مسيلمة يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويقولون مسيلمة نبي قد كذب قوله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين Každý z nich je věděl, že je to on, kdo je věděl, že je to za'amu fi musaylama věděl, že je to on, kdo je věděl, že je to on, kdo je věděl, celui que Usama on, Hein? il pensait qu'il avait dit « La ilaha illallah » seulement pour se protéger ou par crainte de, les, de, de son épée alors il l'a tué le professeur lui a montré que ou lui a dit que ce qu'il avait fait c'était une erreur hein? et il lui a clarifié que il est obligatoire de s'abstenir de la personne qui dit « La ilaha illallah » jusqu'à ce qu'on l'observe et qu'on vérifie sa situation et de même que toute personne qui dit « La ilaha illallah » parmi les kuffar qui refuse hein? ceux qui refusent de le dire hein, comme les koufars de Quraysh par exemple, lorsque on leur disait « Dites la ilaha Allah. et eh bien euh, Allah a mentionné leur parole dans le Coran comme le verset 5, surat al wahida la sheikh un-anjab » Est-ce qu'il est qu veut faire de toutes les divinités une divinité unique Cela est certes une chose étonnante hein, et le verset 36 dans surat « quand ils disaient « Allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou ?» Et le verset 35 et 36 dans le surat as saffat et lorsqu'on leur disait « Dites, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, ils s'enflaient d'orgueil. » Et ils disaient « Allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou ?» Donc ceux qui rejettent et qui renient « La ilaha illallah », lorsqu'ils le disent, <coughs> lorsqu'ils acceptent de le prononcer, Eh bien, on doit s'abstenir de les, de les tuer ou de les toucher dans le combat et on doit regarder et analyser leur situation. S'ils si restent droits et qu'ils unifient Allah hein, et qu'ils restent euh, purs et sincères dans leur adoration, dans c'est-à-dire qu'ils purifient leur adoration et qu'ils adorent Allah seul et qu'ils restent accrochés à la charia d'Allah, alors dans ce cas-là, euh, lorsqu'on a vu qu'ils sont sur l'islam sincèrement et, cl et clairement, dans ce cas-là, c'est obligatoire de s'abstenir de le, de leur faire quoi que ce soit de mal dans ce cas-là. Mais si ce sont mais si ce sont des gens euh, qui le disent, qui disent « La ilaha illallah », mais ils ne font que le dire avec la bouche, Sans croire à sa signification, hein, sans croire à qu'est-ce que ça signifie, ils font juste des mérite d'être adoré accepté à Allah comme si c'est juste une parole, et ils continuent par la suite à adorer d'autres que Allah, ils continuent par la suite à adorer d'autres que comme le font les hypocrites, euh, yani comme le, le font également les compagnons de Moussaïl Lama, de Moussaï ceux qui disent, euh, par exemple, la ilaha Allah et qui font la salat, et, euh, et qui font le, le jeûne du Ramadan aussi, et qui, en plus de ça, disent que Moussaï Lama est un prophète. Le cheikh il dit, ceux-là, ils ont démenti la parole d'Allah. Le verset 40 dans le tal al lorsque Allah a dit que Muhammad Mohammed n'est le père d'aucun d'entre vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le dernier des des prophètes, et le dernier des prophètes, celui qui vient sceller la prophétie. Donc, si quelqu'un ne euh, dit, comment quelqu'un peut dire que Moussaïl est un prophète et croire que Moussaïl est un prophète et dire en même temps que Mohammed est le dernier des prophètes. Et c'est ça, c'est une contradiction. Et c'est pour cette raison-là que le, les sahaba ont combattu Bani Hanifa. À cause de ça, ils ont combattu la tribu de Hanifa. Pourquoi Parce qu'ils avaient cru en Moussaïlaba Et euh, ils ont prétendu qu'il était un prophète. Et ça, c'est un coup selon le consensus des, de la Oumma. selon le consensus des musulmans. Même si la personne dit « ilaha illallah » que par la suite elle dit je crois à un autre prophète alors ça c'est considéré comme coufre فحرقهم وهم يقولون لا إله إلا الله Donc euh, le Sheikh explique que de même que Ali radıyallahu anhu il a brûlé ceux qui prétendaient qu'il était qu'il était Dieu. Hein? Ils disent que il est Allah. Alors Ali anhu quand il a entendu ces gens là, il n'a pas pu supporter qu'est-ce que ces gens disaient. Alors Euh, yani, il les a faits les vivants même qu'il disait même, malgré qu'il disait la ilaha illallah hein? donc c'est pas suffisant juste que la personne dise la ilaha illallah oui sur le coup si elle le dit la personne c'est bien entendu que on s'abstient de la de, de, de, de, de toucher à la personne au moment où elle le prononce mais si par la suite on voit qu'elle persiste dans le shirk et dans le coffre et eh bien son, son tawhid son témoignage ne sera pas, pas valide ça c'est évident bon. le cheikh il dit ensuite la إن المنافقين في الترك الأسفل من النار ولم ينفعهم قول لا إله إلا الله لأنهم قالوها بالألسن وكفروا بالمعنى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا قسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ما عندهم إيمان Donc, le cheikh explique que également les hypocrites, al ils disent la Allah et dans leur cœur ils croient que la religion elle, est fausse. Ils disent rien ne mérite d'être adoré except Allah, puis dans leur cœur ils croient que la religion elle est fausse. Et ils croient que la religion la n'est religion pas réelle, pas vrai Et ils disent donc Allah juste pour se montrer ou pour se, pour se protéger. Hein? alors que Allah a dit à leur sujet dans le Coran, dans le verset 145 dans son surat nisa que les munafiquines, les hypocrites seront dans le niveau le plus bas de l'enfer et le fait d'avoir dit la ilaha Allah le fait d'avoir dit que rien ne mérite d'être adoré except Allah ne leur sera d'aucune utilité parce qu'ils l'ont dit avec la langue et ils ont renié sa signification Et Allah Taala dit dans le verset 142-143 dans Sourate An-Nisa que les hypocrites essaient de tromper Allah et Allah et c'est Allah qui les trompe. Hein? Et lorsqu'ils se tiennent pour faire la salade, ils se lèvent paresseusement pour se faire, pour se montrer des gens, pour se faire voir des gens. Et ils ne se souviennent d'Allah que très peu. Ils sont hésitants. Hein? Ils sont hésitants entre les deux. Ils ne font pas partie ni de ceux-là, ni de ceux-là. Ils ne font pas partie ni des croyants, ni des, ni des Koufa. Ils ne savent plus de quel côté ils sont. Mais qu'ils sont entre les deux. <coughs> Et le chef dit, n'ont pas de foi. Le chef dit, dit, dit, ou أو ينكر وجوب الصلاة ويستحل الزنا ويستحل الخمر يكفر بذلك عند جميع المسلمين ولو قالوا لا إله إلا الله ولهذا عقد العلماء في كل مذهب باب حكم المعتد وهو الذي يكفر بعد إسلامه الذي يأتي بناقد من نواقض الإسلام فيكفر بذلك وإن قال لا إله إلا الله فلو كان يقول لا إله إلا الله يصلي ويصوم ولكن يقول الزنا حلال من شاء زنا فلا باس كفر عند الجميع جميع أهل العلم أو قال إن الخمر حلال كفر عند الجميع جميع أهل العلم فالواجب اليقظه والانتباه والتبصر والفقه que euh de même que toute personne qui dit la ilaha il témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah puis par la suite il adore autre que Allah où il nie la résurrection hein, et le rassemblement au jour de la résurrection ou il nie l'obligation de la salade, où il rend halal, euh, la fornication et ou bien il rend halal euh, il déclare halal euh, l'alcool et bien pour tout, pour, ce, pour ces choses là il devient mécréant il, il quitte la foi pour, selon tous les musulmans il n'y a pas de divergence là dessus même s'il dit que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah même s'il dit la ilaha Allah, et c'est pour cette raison que les savants de l'islam tous les madahibs de l'islam toutes les écoles de fiq euh, ils ont dans leur livre un chapitre qui s'intitule le, le chapitre au sujet du verdict de l'apostat au sujet de l'apostat et l'apostat est défini comme étant la personne qui rejette la foi après avoir été musulman après avoir accepté l'islam euh, et c'est celui qui euh, oppose l'islam ou qui euh, pratique quelque chose qui vient en annuler son islam donc il devient mécréant pour avoir euh, annulé un des aspects des fondements de l'islam même s'il si a dit la ilaha illallah même s'il si a dit la ilaha illallah par la suite Donc, même si une personne elle dit la ilaha illallah elle fait la salat elle fait le jeûne mais qu'elle par la suite elle dit que de faire la fornication ou l'adultère c'est halal et que celui qui Euh, qui désire faire la fornication ou l'adultère, il n'y a pas de problème il a le droit, celui qui dit ça il est, il est kafir, selon tous les savants tous les hommes de science ils sont tous d'accord sur ça il n'y a pas de divergence parmi eux sur ça ou de même que la personne qui déclare que l'alcool est halal et qui dit oui l'alcool c'est permis celui qui veut boire de l'alcool il a le droit, celui qui dit ça il est kafir, selon tous les hommes de science il n'y a pas de divergence entre eux sur ça Donc le cheikh il dit qu'il est obligatoire d'être réveillé, de faire attention, d'avoir de, de, de la compréhension et de la science de la religion pour bien comprendre les choses. Ensuite, il dit al al-islam يعبد علي يعبدهم ويستغيث بهم كفر ولم ينفعهم قول لا إله إلا الله وهكذا إذا جعل الملائكة أو الجن واستغاث بهم كفر ولو قال لا إله إلا الله وهكذا إذا دعا الأشجار والأحجار أو الأصنام كما تفعل قريش مع العزة واللات ومنات الواجب على المسلم أن يتبصى بن يكون على بينة في دينه، فالمشرك مشرك. وإن قال لا إله إلا الله، والكافر كافر، وإن قال لا إله إلا الله، حتى يؤمن حتى يؤمن بمعناها، حقها. <coughs> Donc, le fait par exemple quelque chose qui vient en annuler son islam, un des nawa'aqid parmi les nawa'aqid de l'islam, même s'il en fait juste un ce n'est pas nécessaire que la personne ramène tous les annulatifs de l'islam ensemble. Même s'il en fait juste un et qu'il pratique tout le reste, eh bien, il, il apostasie, il a quitté l'islam dans ce cas-là. Euh, si quelqu'un, par exemple, il adore un, un, un homme qui s'appelle Al-Badawi, Hein, qui, qui que les gens en Égypte adorent en droit d'Allah il a une tombe, il a une nousolée qui a été construite sur sa tombe dans une ville euh, en Égypte qui s'appelle Tanta et les gens ils vont là-bas par milliers chaque année pour faire des pèlerinages à cette tombe et ils l'adorent en dehors d'Allah donc ça c'est du shirk hein? donc il y a des gens qui, qui adorent cette personne, Al-Badawi et il y en a d'autres qui adorent le prophète Mohammed sallallahu alayhi Et ils il, il, il lui font des invocations, ils lui demandent, en dehors d'Allah, des choses comme ça, alors qu'il est mort et enterré dans sa tombe. Donc, euh, celui qui adore le prophète Mohammed, il est mouchrik, il est kafir, hein, il n'est pas musulman. Ou bien celui qui adore celle qu'ils appellent la sainte, Zainab. sainte Zainab, hein, il l'adore, en dehors d'Allah. Elle a une mausolée, elle aussi en Égypte, et beaucoup de gens l'adorent en dehors d'Allah. Ou bien d'autres adorent Al Hassan, le petit fils de, de Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou bien Al Shusayn comme les Shia Rafilla en Iran hein, qui adore Al euh, Shusseyn, qui, qui ont fait une isolée dans, dans une mosquée dans sa, dans sa, à l'endroit où il a été enterré, à Karbala, et euh, ils prennent même la terre de cet endroit là pour faire des pierres, pour mettre par terre lorsqu'il prie, et ils se prosternent dessus. Hein, ils pensent que c'est une terre sainte. Hein. Allah ta'ala. Donc tout ça, c'est des exemples de shirk que ces gens-là font. Ou bien celui qui adore Ali, anhu. La même chose. Hein. Ou ceux qui les appellent au secours dans les moments de détresse. Alors qu'ils sont morts, enterrés dans leur tombe depuis des siècles. Hein. Ils ne peuvent même pas s'aider eux-mêmes. Alors comment pourraient-ils aider les autres, d'autres êtres humains Celui qui les adore en dehors d'Allah et qui les appelle à l'aide et qui laisse Allah, au lieu d'adorer Allah et de demander l'aide d'Allah et de demander l'aide des créatures faibles et mortes, enterrées, celui-là il a rejeté la foi en l'islam. Et le fait de dire « La ilaha illallah » n'a aucune, aucune signification en réalité pour ces gens-là. Il ne sera pas profitable. Euh, de même que la personne qui a pris les anges comme divinité en demandant-là qui les invoquent ou qui, qui cherche là, qui appelle au secours les djinns pour venir à leur aide. Eh bien, ceux-là ils ont rejeté la, la foi, même s'ils disent là il a Allah Ou ceux qui adorent ou qui invoquent les arbres, les pierres, les idoles comme le faisaient les gens de Quraysh avec Al Uzza et Al Lat et Manat et ainsi de suite et toutes les autres divinités qu'ils avaient. Donc ça c'est tous des exemples de shirk et de kufr. Le shaykh dit y religion. Donc le musulman c'est obligatoire pour lui hein, de d'avoir une bonne compréhension, une bonne connaissance de sa religion pour qu'il puisse pratiquer sa religion avec preuve et avec compréhension. Hein? il ne faut pas juste faire des choses parce que les gens ils le font et lui il les a vu faire et il le, il le suit il les émet comme comme les singes émite les gens hein? des fois les singes tu fais quelque chose devant le singe, le singe il le répète le musulman il ne doit pas faire ça il ne doit pas être comme un singe dans sa religion ou comme un perroquet il répète quest ce que les gens ont dit parce que les gens l'ont dit mais surtout les convertis aussi hein? les nouveaux pratiquants Ceux qui n'ont pas pratiqué l'islam durant leur vie et qui commencent à pratiquer tout d'un coup, même s'ils sont nés dans une famille musulmane, souvent, ils commencent à pratiquer l'islam en imitant qu ce que ceux qui sont pratiquants dans leur famille font. Ou bien quelqu'un qui n'était pas musulman, qui devient musulman, eh bien, il commence à pratiquer l'islam en se basant sur ce il voit les gens faire dans la mosquée où ils ont accepté l'islam. Ce n'est pas ça la référence pour comprendre l'islam. La référence pour comprendre l'islam, c'est de retourner aux références de l'islam, c'est-à-dire au Coran et à la sunna, et euh, de retourner aux ulama de l'islam qui suivent le Coran et la sunna selon la compréhension des compagnons du prophète, et des Sahaba et des tabirines, et de ceux qui les ont suivis par la suite. Donc, celui qui prend sa religion des, des sources et des références, c'est lui qui arrive à avoir une bonne compréhension de sa religion il commence par l'étude du tawhid et des bases de l'islam et de la sunna et ainsi de suite et il évolue comme ça dans sa religion avec une base solide et avec une compréhension ferme hein, et une connaissance correcte tandis que celui qui va euh, un peu partout comme ça il prend de n'importe qui et il n'étudie pas les bases en premier eh bien il finit par avoir une religion qui est complètement confuse, mélangée et il ne sait plus où est la vérité et le faux et il mélange tout Hein? donc ça c'est dangereux et donc le cheikh il dit le musulman il doit pratiquer sa religion avec preuve et il faut savoir qu'un moucheric c'est un moucheric même si le moucheric dit la ilaha illallah ça reste un moucheric tant qu'il n'a pas euh, dit cette parole là avec compréhension et qu'il l'a appliqué par la suite il a agi selon sa signification c'est pas suffisant juste de, de prononcer la parole Ou bien, il dit aussi le chef que le kafir, il est kafir. Même si le kafir dit « La ilaha illallah », s'il reste sur le kouf, yani ça n'a pas de... ça n'a pas de, ouais, ça ne sera pas bénéfique pour lui. Jusqu'à ce qu'il croit en la signification de « La ilaha illallah » et qu'il l'applique. Et qu'il lui donne son droit. Hein, et qu'il donne, à cette parole-là, son droit et qu'il l'applique. Et le chef il dit ensuite « Qala » كما قال صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن قاتل الناس حتى يقول حتى يقول لا إله إلا الله". فإذا قالوها عصم مني دماءهم دماءهم إلا بحقها وفي وفي اللفظ الآخر من حديث ابن عمر: "إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله". فلا بد من حق الإسلام وحق لا إله إلا الله وهو الالتزام بدين الله. والحظر، والحظر فيما يسبب الشرك أو يسبب تكذيب الله ورسوله. فلو فلو أن إنسانا يفعل كل عبادة ويعتقد كل ما أوجب الله ولكن يقول ما, في ما فيه بعث، ما فيه بعث ولا نشور كفر عند الجميع. ولو أنه صلى ويص ويص ولو أنه يصلي ويصمي ويظن أنه ليس بمشرك ولو أنه أعبد الناس إذا قال أنه لا بحث ولا نشور ولا جنة ولا نار كفر عند الجميع وهكذا لو كان يؤمن بكل شيء ولكن يقول الزنا حلال أو الخمر حلال أو الصلاة ما هي بواجبة أو صوم رمضان؟ ليس بواجب ليس واجبا أو الحج ليس واجبا مع الاستطاعة كفر عند الجميع فالواجب التنبه لهذه الأمور ها؟ وأن يكون طالب الطالب العلم على بصيرة وأن لا يغتر بقول هؤلاء المرتدين هؤلاء الجهلة الضالين الذين يعبدون القبور ويستغيثون بالموات ويقولون نحن مسلمون Nasrullah al-Afiyah, wa razaqanallah al-Tawfiq wal-Hida'yah. Le shékh, il conclut en disant <coughs> que le prophète sallallahu sallam a dit, j'ai été ordonné de combattre les hommes, jusqu'à ce qu'ils disent que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et lorsqu'ils l'ont dit, ils seront protégés dans leur sein. Hein? Ils seront protégés dans leur sein contre moi. Excepté, excepté pour un de ses, de ses droits. Excepté pour un de ses droits, c'est-à-dire pour un des droits de l'islam. Et dans une autre narration, dans le hadith d'Ibn Umar, le professeur a dit C'est-à-dire, ils seront protégés contre moi dans leur biens et dans leur sang excepté pour un des droits de l'islam. Et leur jugement, euh, et leur jugement euh, est à Allah. C'est-à-dire, c'est Allah qui les jugera. Euh, donc, le chef il dit, donc, il faut Pas seulement dire « La ilaha Allah, mais il faut également respecter les droits de l'islam et les droits de « La ilaha Allah. Et quels sont les droits de l'islam et les droits de « La ilaha Allah C'est de respecter la religion d'Allah et de faire attention de tout ce qui pourrait être une cause de shirk, ou bien une cause de ce qui amène à démentir Allah et démentir son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si quelqu'un parmi les hommes euh, fait toutes les adorations et il croit en tout ce qui est ordonné par Allah, mais qu'il dit par la suite qu'il n'y a pas de résurrection, qu'il n'y a pas de rassemblement après la mort, il a rejeté la foi hein, pour tout, selon tous les savants. Parce que ce n'est pas, pas suffisant de juste faire. C'est-à-dire c'est pas que tu, tu, tu euh, pratiques tout et tu crois en tout, sauf un un élément de la foi, même si c'est juste un élément de la foi que tu as renié, c'est comme si tu avais rejeté le tout. Tu peux pas prendre une partie et rejeter l'autre. Même si c'est, tu dis, « Ah, c'est juste, je vais juste rejeter un pour cent de la religion, c'est pas beaucoup. » Hein? Juste un élément, un pour cent. Je crois en, quelqu'un dit, « Je crois en 99 de la religion. » Mais je ne crois pas en un pour cent. Hein? Si ça, ça, ça c'est couf cool. la personne qui dit ça elle est, elle a, elle est devenue mécréante même hein? elle est devenue mécréante parce qu'elle a relié quelque chose qui fait partie de la religion de l'islam la plupart des gens à notre époque aujourd'hui c'est ça leur pensée une fois j'ai rencontré euh, une femme juive et cette femme juive là elle m'a dit euh, toutes les religions elles ont du vrai et du faux j'ai dit toutes les religions ont du vrai et du faux sauf l'islam Et là elle s'est mise en colère et elle est partie <rire> Elle s'est mise en colère et elle est partie Parce qu'elle voulait que je, que je lui dise Oui toutes les religions ont du, ont du vrai et du faux Sauf euh, et elle, elle voulait que je lui dise comme elle Que toutes les religions ont du vrai et du faux Même l'islam et, et je lui ai répondu le contraire Je lui ai dit toutes les religions ont du vrai et du faux C'est vrai Sauf l'islam L'islam n'a que du vrai hein? Parce que c'est la religion d'Allah Il ne peut pas y avoir de faux dedans. Hein? Et donc, les couffants, eux, souvent, ils te disent des paroles comme ça. Ils te disent des paroles comme pour dire « Ah, mais dans toutes les religions, il y a du bon, il y a du mauvais. » Toutes les religions, parce que ce sont des religions de fausseté, des religions, des religions inventées par les hommes, ou bien, même si à la base, c'était des religions qui ont été ramenées par les messagers d'Allah, par les prophètes, comme la religion euh, des juifs et des chrétiens, mais Cette religion-là, elle n'est pas restée telle quelle. Leur religion, elle a été falsifiée par la suite. Et changée. Les messagers hein, sont venus, et après que, que ces messagers-là sont partis, eux, ils ont changé les messages de ces messagers-là. Ils ont rajouté des choses dedans. Ils ont enlevé des choses dedans. Donc, ces religions-là sont devenues fausses aujourd'hui. Le christianisme aujourd'hui, n'est pas la religion que Allah a révélée à Isa. Hein? et la, la religion euh, que les Juifs suivent aujourd'hui c'est pas la religion que Allah a révélée à Moussa Monsa et même si c'était le cas même si c'était encore resté tel quel et même si c'était resté tel quel la religion de Isa et de Moussa, elle ne serait toujours pas valable de à suivre aujourd'hui pourquoi parce que le prophète est venu abroger tout ce qu'il avait comme religion précédente et donc personne aujourd'hui ne peut continuer à Euh, suivre une religion ou un prophète précédent hein, et prétendent qu'il est sur une religion de vérité parce que ces religions là sont abrogées aujourd'hui d'accord et donc il n'y a plus de religion qui euh, il n'y a plus d'autres religions qui soient vraies totalement vraies excepté l'islam <coughs> Donc ça, c'est un point très très important, parce que vous voyez ça, souvent les kufa, ils vont vous dire des paroles comme ça, il faut savoir que ça c'est du kouf. Et euh, ensuite, donc le shaykh il dit, si une personne prie, fait la salade, fait le jeûne, et il pense que il n'est pas mouchriq, Même si c'est la personne la plus dévouée, la plus pieuse, en apparence, qui fait la, la salade et le jeûne et tout, mais qu'elle dit par la suite, moi je ne crois pas en la résurrection, ou je ne crois pas en le en rassemblement après la mort, ou je ne crois pas au paradis, ou je ne crois pas en enfer, eh bien cette personne, elle est calme. Même si elle fait toutes les prières du monde, même si elle jeûne toute la journée, Même si elle prie tous les jours, même si elle jeûne tous les jours, même si elle dit la ilaha illallah du matin jusqu'au soir, même si elle va faire le hajj, 3, 4, euh, va faire le, le hajj à chaque année et la umra dix fois par année, hein? et qu'elle revient chaque fois et qu'elle donne des, de l'aumône et de la charité, qu'elle paie la zakat, peu importe. Si elle dit, je ne crois pas en ces choses-là, ou en un élément parmi les éléments de la religion, elle quitte la foi. Le chéri dit de même que la personne qui dit Je crois en tout, puis je crois en tout, qu'est-ce qui est dans la religion? Sauf que le, le zina, comme si l'adultère, la fornication, c'est halal ou bien l'alcool, c'est halal, ou bien il dit la salade, c'est pas obligatoire, ou bien il dit que le jeûne de Ramadan, c'est pas obligatoire, ou bien il dit que le, le Hadj, il dit que ce n'est pas obligatoire, avec la capacité. Et eh bien celui-là il est kafrous, l'écœurant, il n'est pas musulman, même si, hein, il croit en tout le reste. Donc le chef, il dit que c'est obligatoire, donc de faire attention à ces choses-là, et que la personne qui cherche la science cherche la science avec les preuves et la, la compréhension, et que qu'elle ne se laisse pas tromper par ses apostats et par ses ignorants, égareurs, égarés, qui adorent les tombes. Qui cherche, euh, qui appelle au secours les morts hein, et qui prétendent euh, être musulmans et qui disent nous sommes musulmans. Donc ça c'est euh, la fin de l'explication de Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz au sujet de ces questions-là. On va lire quelques questions. On va lire quelques questions qui ont été posées à la suite de ce cours. Puis on va s'arrêter. يعني على سبيل سنة شاء الله لذلك ما حكم من قال في دعائه يا حبيبي ويريد الله وقول يا مسهل وقول يا هادي يا دليل الجواب ما في هذا هو أحب حبيب سبحانه وتعالى ولكن ادع ادعوه بأسمائه يا الله يا رحمن لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال ادعوني وما قال ادعوني بحبيبي ادعوني بأسمائي وصفاتي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ربي يا ذا الجلال والإكرام donc euh, quelqu'un pose la question quel est le verdict de la personne qui dit dans son doigt oh mon bien aimé et il, il veut dire en ou bien qu'il dit au oh, to facilitateur celui qui facilite ou toi oh, oh, toi guideur euh, qu'est-ce qu -ce que c'est le verdict de quelqu'un qui dit ça dans son doua Les cheikh dit il y a pas de problème parce que Allah c'est celui qui est le plus le plus aimé des bien des bien-aimés c'est celui qu'on aime le plus sauf que Allah subhanahu wa ta'ala on doit l'invoquer par ses noms donc tu dis ô oh Allah ô oh Rahman ya Rahman hein? parce que Allah il dit dans le Coran sourate Al Araf verset 180 Euh, C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Alors invoquez-le par ceci. Invoquez-le par ceci. Il n'a pas dit invoquez moi en m'appelant le bien-aimé. Il a dit invoquez-moi par mes noms, par mes attributs. Ô oh Allah, Ô oh Rahman, ô miséricordieux, ô oh très miséricordieux, ô oh mon Seigneur, ô oh toi, celui qui est euh, plein de majesté et de noblesse. hein Ça c'est plus, ça c'est, mais ce c'est qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran de fer. Mais même si Allah c'est le plus aimé des bien-aimés. Mais c'est ce qu'on doit faire, c'est de l'invoquer par ses attributs et par ses noms qui sont mentionnés dans la révélation et qui l'a clarifié. Ensuite une autre question. ما حكم من سأل بالله ولم يفعل ما حكم من سأل بالله لأمر ولم يجب وما حكم من سئل بالله ولم يفعل الجواب النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل بالله فأعطوك إلا إذا كان ما له حق ما يسأل ولو قال أسألك بالله ما يعطى ولكن إذا سأل شيء إذا سأل شيء له إذا سأل شيء له فيه شبه سأله من بيت المال أو سأله أن يعطى لأنه فقير يعطى ما تيسر من سأل بالله فعطوه ولكن لا ينبغي أن يسأل بالله لا يشدد على الناس ولهذا قال الملك الذي جاء إلى الأبرص والعمى والأقرى أسألك بالله الذي أعطاك كذا وكذا سأل بالله المقصود أنه إذا كان في شيء مهم وسأل بالله يعطى إذا كان الحق إذا كان لحق أما إذا لم يكن له حق ما يعطى ولو سأل بالله فلو قال أسألكم بالله Donc le Sheikh on lui a posé la question. Quel est le verdict au sujet de la personne à qui on demande quelque chose par Allah et que la personne ne lui répond pas ou on lui demande de faire quelque chose par Allah et que la personne ne le fait pas. Le chef, euh, il répond, il dit que le Prophète a dit, celui, qui est demandé à qui, celui à qui on demande quelque chose par Allah, ou celui qui vous demande quelque chose par Allah, donnez-lui. Si quelqu'un vous demande quelque chose par Allah, donnez-lui la chose qu'il vous demande. Le chef, il dit, acceptez si la personne n'a pas le droit dans ce qu'elle qu demande. Comme par exemple. Si quelqu'un dit, je te demande par Allah », on lui demande pas. On, il n'a pas de droit, Dans qu'est-ce qu'il demande On lui donne pas. Mais s'il qu demande quelque chose dans lequel il y a une ambiguïté, hein, comme par exemple quelque chose qui il, il demande, comme il demande qu'on lui, de, qu lui donne de la betel mal, c'est-à-dire du trésor des musulmans, ou qu'on lui donne parce qu'il est pauvre, tu lui donnes ce que tu es capable. Hein, Celui qui demande par Allah, donnez-lui. Mais, euh, ce n'est pas bien de que quelqu'un demande par Allah. Parce que c'est comme si tu dois pas euh, rendre les choses difficiles pour les gens. Et c'est pour ça que euh, l'ange, lorsqu'il est venu voir euh, <coughs> l'aveugle, et le, le chauve, et le, celui qui avait la maladie de peau, hein, je ne sais pas si c'est la, la lèpre ou une autre maladie qu'il avait. Les trois. Lorsque l'ange est venu les voir, euh, l'ange a demandé par Allah, je te demande par Allah de me donner de telle ou telle chose. Quand enfin, il est venu les voir et il a demandé par Allah. Euh, le chercheur dit qu'est-ce qu'on veut dire. Le but de, de, de qu'on qu qu a mentionné ça, c'est pour expliquer que euh, si on demande par Allah, on doit demander pour quelque chose d'important. On ne demande pas par Allah pour n'importe quelle chose. On demande par Allah pour quelque chose qui a une importance. Et on, on va le donner à la personne qui nous demande si elle a un droit dans la chose en question. Mais si la personne n'a pas de droit dans cette chose-là, on ne va pas lui donner, même si elle demande par Allah. Euh, comme par exemple, si quelqu'un dit, je vous demande de me donner de la zakat, je, je vous demande par Allah de me donner de la zakat. Et que la personne en question qui demande, elle ne fait pas partie des gens qui méritent de recevoir la zakat. Alors dans ce cas-là, on ne va pas lui donner de la zakat, même si elle, fait, même si elle demande par Allah. Parce qu'elle ne fait pas partie des gens qui ont le droit de recevoir de la zakat. Ou bien, quelqu'un dit par exemple, « Je vous demande par Allah de me donner tout votre argent que vous avez chez vous, et de ne rien garder pour vous. vous de tout me donner. » bien on va pas lui donner le cheikh va pas lui donner dans ce cas là une autre question ensuite la haki الذي يقول الله من الكفر لانه يخشى في كسبه هل هل يضل لا مثل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسامة أما إذا كان يتكلم في التوحيد ولكن ما كف عن الشرك كلامه لا ينفع ولا بد أن, أن يترك الشرك ويتوب منه فعباد البذوي وعباد الحسين أو عباد علي أو عباد اللات أو عباد الكواكب أو عباد الأصنام إذا قالوها أي لا إله إلا الله ما يكف عنهم ما يكف عنهم حتى يتوب من من عملهم حتى يتوب من شركهم وكفرهم وهكذا من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا إله إلا الله ما يكف عنه حتى يتوب من هذا Donc le cheikh on lui a posé la question quel est le verdict au sujet de la personne qui dit la ilaha illallah parmi les croyants parce qu'il a peur qu'on qu lui fasse du tort dans qu'est-ce qu'il a comme comme bien ou bien y a -il, euh, le sheikh, il dit, que le cheikh dit est-ce que est-ce que ça lui fait du tort ou non Et le cheikh il, il dit « Si quelqu'un il ne croit pas au tawhid il n'accepte pas le tawhid et qu'il dit la ilaha illallah On va s'abstenir de de lui, de lui faire un tort jusqu'à ce qu'on regarde à sa jusqu'à ce qu'on regarde dans sa situation, comme l'exemple de ce que le prophète Mohammed a redonné à Oussama. Mais si la personne euh, une fois qu'elle a dit la parole du tawhid, euh, yani, elle elle ne cesse pas de faire le shirk, alors sa parole elle ne lui sera pas d'aucun profit d'aucun bien. elle ne lui sera pas, pas d'aucun bienfait il faut que la personne cesse de faire le shirk et il faut qu'elle s'en repente donc les gens qui adorent Al-Badawi qui adorent al, qui adorent, al qui adorent Ali ou qui adorent lat ou bien qui adorent les, les, les, les astres les, les, les, les étoiles ou bien qui adorent les, les, les idoles euh, s'ils si disent La ilaha et mais qu'ils ne cessent pas Euh, donc on ne va pas s'abstenir d'eux. On ne va pas s'abstenir euh, tant qu'ils n'ont pas cessé de faire leurs actions de chef jusqu'à ce qu'ils jusqu qu se soient repentis de leur chef et de leur couvre. De même que la personne qui insulte Allah ou qui insulte le Messager ou qui dit la ilaha illallah, euh, c'est-à-dire la personne qui insulte Allah et qui insulte son Messager et elle dit en même temps la ilaha illallah, donc On ne va pas s'abstenir de cette personne jusqu'à ce qu'elle se soit repenti de ça. le cheikh il dit ensuite une autre question on lui a posée ra'ayna يفعل الذي مع ولو لم يقلها قبل قبل سابق حتى حتى يثبت في أمره أو يثبت في أمره ولو كان يظن أو يظن أنه قالها تعوزا مثل ما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة لما لما قال أسامة للنبي صلى الله عليه وسلم إنه قالها تعوزا aslan, hatta fi Donc, quelqu'un posait la question au Cheikh, kále de verdik si on voit un kafir qui fait la même chose que ce que l'homme avait fait avec le compagnon et qu'il il, voulait seulement se protéger, se sauver lui-même. Il a dit, la ilaha illallah, Allah, Allah connaît son intention. Donc c'est quoi la réponse à ce sujet-là Le chef, il répond, il dit il ne peut pas être tué dans ce cas-là du moment qu'il l'a dit. Même s'il euh, il l'avait pas dit auparavant, on ne doit pas euh, yani, le tuer jusqu'à ce qu'on jusqu qu ait vérifié sa situation et qu'on ait vérifié son cas. Euh, même si on pense que la personne l'a dit juste pour se protéger. C'est exactement la même chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait condamné, ou y a une lorsque Oussama avait tué l'homme, euh, en disant que il l'avait seulement dit « La ilaha illallah » pour se protéger. Donc le prophète sallallahu a critiqué Oussama pour avoir fait ça. Et il lui a dit euh, « Est-ce que tu avais ouvert son cœur pour vérifier s'il avait dit vraiment ou non » C'est-à-dire « Est-ce que tu as ouvert son cœur pour voir ?» C'est une façon de parler pour dire tu ne peux pas savoir s'il est sincère ou non juste hein, par rapport à sa parole. Donc, du moment qu'il le dit, tu dois le laisser hein, vivant. Tu ne dois pas douter de son intention jusqu'à ce que, par la suite, hein, tu vérifies sa situation et son cas. Hein? Et puis, si tu vois par la suite que ça confirme sa croyance qu'il est réellement sur le temps. Alhamdoulilah, si ça confirme le contraire qu'il n'est pas sur le tawhid, il bien par la suite il y aura d'autres d'autres étapes avec cette personne une autre question qui a été posée au Cheikh ما حكم من قال Al عن Donc, le chef, il, on lui a posé la question, quel est le verdict au sujet de la personne qui dit à celui qui ordonne le bien et qui interdit le mal, tu es une personne curieuse. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est kouf? Et le chef, il répond, il dit, non, c'est pas kouf. Mais il faut clarifier à la personne que c'est une erreur et que cette parole est incorrecte. Et que la personne n'est pas curieuse. Et que ça, c'est de l'ignorance. Et donc, il faut lui expliquer ça parce qu'il se peut que la personne pense qu'elle a raison de dire ça. Mais la personne qui en donne le bien et qui interdit le mal, quand elle le fait, ce pas parce qu'elle est curieuse. C'est parce qu'elle veut le bien pour les gens. Donc, le chef, on lui a posé une autre question. Il y a un Cheikh. mu'assirin dakaru kafir man qala من قال الكفر أو عمل بالكفر فلا يكفر حتى تقام عليه حجة ودرجوا عباد القبور في هذا الجواب هذا من جهلهم عباد القبور كفار واليهو كفار والنصارى كفار ولكن عند القتل يستتابون فإن تابوا إلا قتلوا يا شيخ مسألة القيام الحجة الجواب بلغهم القرآن هذا بلغه للناس، القرآن بلغ بلغه وبيّن للمبين والمبين المسلمين، القرآن بلغه وبيّن وبين المسلمين أيضاً، القرآن بلغهم وبين المسلمين، وأوحي إلي هذا القرآن لأنزركم به ومن بلغ هذا بلغ للناس يا أيها الرسل يا أيها الرسول بلغ قد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء القرآن وهم بين أيدي أيدينا يسمعونه في الإذاعات يسمعونه في غيرها ولا يبالون ولا يلتفتون وإذا جاء أحد ينذرهم ينهأهم آذاؤهم نسأل الله العافية. Donc, les cheikh on lui a posé la question, euh, parmi, on lui a dit, parmi les contemporains, il y a des gens qui, qui mentionnent que le cas c'est celui qui dit le Kuf, ou qui fait le coffre Et que euh, Naham. Et il dit que la personne ne devient pas mécréant jusqu'à ce qu'on ait établi sur elle la preuve. Et ils ont appliqué ça sur les adorateurs des tombes. Euh, donc euh, le chef, il mentionne, il dit que ça c'est de leur ignorance. Il dit les adorateurs des tombes, les gens qui adorent les tombes, c'est des coups forts, Et Les juifs, c'est des coufards. Les chrétiens, c'est des coufards. Mais lorsque c'est bien le moment de, de, de, du combat ou de l'exécution, euh, on leur demande de se repentir. Et s'ils si se repentent, ils sont laissés. Mais s'ils refusent de se repentir, dans ce cas-là, ils sont tués, ils sont exécutés. Euh, et la, la personne pose la question ensuite au sujet de la question d'établir la preuve. Et c'est ça ce que je mentionnais au dernier cours par rapport à la question de l'établissement de la preuve. Qu Il y en a des ulama parmi les, parmi les ulamas comme Cheikh Bindaz euh, et Cheikh Al-Fawzan et d'autres, ma chère aussi, considèrent que toute personne qui a entendu le Coran, eh la preuve a été établie contre lui. Parce que ça, c'est des choses qui font partie de ce qui est clair de la religion, le tawhid et le shirk. Donc, pour eux, dans ces questions-là, il n'y a pas d'établissement de la preuve. Du moment que la personne a entendu le Coran, la Sunna, et qu'ils comprennent la langue arabe, et qu'ils ont accès à la science, parce que là, c'est gens-là La preuve a été établie contre eux. Et le shirk, c'est ça qu'il répond à ce sujet-là. Tandis qu'il y a d'autres ulama qui ont mentionné que... Euh, bien entendu, il y a des Même Cheikh Benbaz aussi, même Cheikh Al-Faouza, ils dit, si c'est des gens, par contre, qui euh, n'ont pas accès à la science, qui sont dans des endroits très isolés, ou qui viennent de se convertir à l'islam, ou qui est euh, que ce sont des gens qui comprennent pas l'arabe, des gens qui, qui viennent dans des pays où ils n'ont pas lu le Coran en arabe, ils connaissent pas la langue arabe, ou des choses comme ça, euh, une, ces gens-là, ce n'est pas la même chose. Hein. Mais il les considère quand même comme étant des mushrikīn mais de forme ils disent qu'il faut leur faire la da'wa et qu'il faut euh يعني yani les les appeler pour توحيد leur expliquer les choses et euh yani, et Ali anaki mentionne parmi les ulama que ceux de là euh, parmi ceux qui sont dans les catégories qui seront excusés euh, c'est juste que jour de la ils seront pas jugés de la même manière que les autres ils auront un jugement spécial et euh, ils auront en fait une, une épreuve à, tra à traverser ou une, une, une épreuve à, à passer et que s'ils si ré réussissent cette épreuve ils seront au paradis hein? donc ça c'est ceux qui n'ont pas reçu le message ouais, qui le message n'a pas été transmis mais ici le chef il explique par rapport à ceux qui savent et ça c'est euh, par rapport à des, des gens qui font le shirk et qui alors les tombent les morts et qui Euh, connaissent la langue arabe et même parfois sont très très éduqués et qui euh, ont appris beaucoup de choses sur hein, une, la religion de façon générale même parfois il y en a qui sont même des docteurs en islam comme Cheikh Al-Fouza il a expliqué et qui défendent le shirk hein, et qui déclarent même parfois ceux qui ne sont pas d'accord avec eux hein, dans l'adoration des morts donc il euh, y a une, ces gens là ils disent le Coran dans leur langue Le Coran, pardon, il aura a été transmis et euh, ce Coran, il est une transmission pour les hommes et il est parmi les musulmans. Et en l'occurrence, a dit dans le verset 19 de Al An'am, ceci, euh, il y a le verset qui dit et hey, on m'a révélé ce Coran pour que je vous avertisse et pour, et pour avertir tous ceux à qui il est transmis. Et le verset 52 dans Sura Ibrahim, dans lequel euh, Allah a dit et c'est une transmission pour les hommes et le verset 67 dans Surat al « oh toi le messager transmets et le chef ensuite il dit que le messager sallallahu wa wasallam il a transmis et le Coran il a été transmis hein? et il est parmi nous entre nos mains Et on l'entend dans les, dans les émissions de radio, même dans, à la radio, on l'entend, le Coran, et euh, on l'entend également ailleurs. Et euh, les gens, ils entendent des versets qui parlent du tawhid et qui interdisent le shirk, et ils ne donnent pas d'importance à ça. Hein? Et si quelqu'un vient pour leur parler, pour leur dire que ce qu'ils font c'est du shirk, et pour leur interdire de le faire, ils lui font du mal. Hein? Ils lui disent des, des paroles, des insultes, ou même ils vont le frapper même, peut-être. A sallallahu ensuite quelqu'un pose la question de ensuite une autre question a été posée hadith rajul al jahl min sunan jahl sunan al-umur al-khatiyah kamal Jalila-há, fa'uzera. Hamilavu ala dhalika, khaupallá. Wa jalila Tamam al-kudra. Fa'dalali ahlihi maqale. Donc, euh, on lui a posé la question au sujet du hadith, euh, dans lequel on mentionne que l'homme, euh, lorsqu'il est mort, il avait demandé à ses enfants de le brûler et de répandre ses cendres, Euh, donc le chéri dit ça, c'est parce qu'il a ignoré. Il ignore certains des, des, des éléments qui sont subtils, comme euh, la perfection de la toute-puissance d'Allah. Donc à cause de son ignorance, il, est, il a été excusé, parce qu'il a fait ça par crainte d'Allah. Donc le fait d'ignorer de, de, de, de, la, la puissance totale d'Allah. La, la puissance complète d'Allah donc la personne a ignoré ça alors à cause de ça elle a dit à sa famille à ses, à ses enfants de le brûler puis de répandre ses sangles il pensait que Allah n'allait pas pouvoir le ramener devant lui parce qu'il avait honte de ses péchés donc, euh, malgré que ça c'est comme les ulamas ils souvent ce hadith là pour dire que si quelqu'un fait un acte de pauvre par ignorance qu'il est excusé. Donc, s'il ignore des choses qui sont subtiles comme ça, il peut être excusé dans ces choses-là. Et ça, c'est le cas de cette personne. Un autre exemple qu'on a posé la question au Cheikh, ce jour du Mu'az, le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, le jawab, « C'est le cas de cette personne. » Mais Mu'az, « L'homme est le cas de Uh, ظن ان هذا اذا جاز للكبار قاده المشركين هناك فالنبي صلى الله عليه وسلم افضل وهذا له شبهه في اول الاسلام ولكن استقر الدين وعرف ان السجود لله واذا كان هذا اشكل على معاذ في اول الأمر ولكن بعده ما يشكل على il on lui a posé la question au de la prosternation de Muaz devant le prophète Sahansalam, le cheikh il dit, ça il y a déjà à propos de son authenticité, il dit il y a, euh, il faut vérifier l'authenticité de cette parole. Mais il dit, mais Moaz, même, même si cette parole elle est vraie, même si elle était authentique, euh, c'est parce que Moaz, il a pensé que si c'était permis aux, aux gens importants parmi les mushéchés, que les gens se prosternent devant eux, Donc, il a vu que le prophète sourate était meilleur qu'eux, et donc il, il a fait cette analogie-là en disant que si eux ils, ils le font pour, pour ces gens-là, donc le prophète sourate le mérite encore plus. Et le prophète sourate lui a interdit de le faire. Et il lui a dit que si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant un autre, j'aurais ordonné à l'homme à, à la femme de se prosterner devant son mari. Hein donc, c'était pour lui montrer que la prosternation devant une, une, une autre un autre être humain, c'est haram et euh, donc ça c'est parce que c'était au début de l'islam et euh, les gens ils avaient une chouba, ils n'avaient pas bien compris peut-être cet aspect là mais une fois que la religion elle a été euh, clarifiée établie et que les gens ont su que la prosternation c'est quelque chose qui appartient uniquement à Allah, par la suite ça c'est devenu clair et si ça a été quelque chose qui a causé un, un problème dans la compréhension de Mu'azid al au début, euh, par la suite, ça ne pose plus de problème pour personne. Parce que ces choses-là sont devenus clairs, par la suite. Euh... On a posé la question, chère, ensuite. <titles> donc on a posé la question cheikh à propos de certains imams des turoq déviés comme les soufis par exemple ils disent que ils sont arrivés à un degré de certitude Qu à ce moment-là, euh, les, les, les adorations obligatoires ne sont plus obligatoires pour eux. Le chef, il répond en disant que ça, c'est selon tous les hommes de science, selon le consensus des hommes de science. Ça, cette personne qui dit ça, elle a mécru. Euh, le chef dit, celui qui dit, toutes les adorations euh, sont, ne sont plus obligatoires pour moi, Il a, mécru, il a mécru, il a rejeté la foi, selon le, le, le consensus de, des hommes de science. Excepté s'il si a dit ça à un moment de folie, quand il est devenu fou. Donc, euh, on sait que la personne, une fois qu'elle est folle, elle est euh, excusée. Et euh, c'est souvent ça qui arrive à ces soufis-là. Ils, ils sont pris par des moments de, de folie, ils perdent la tête, et ils disent des paroles de course Donc on va nous arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanallahi wa bihamdih, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baraka Allahu fika wa jazaakum khayran. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna al-asm al